Aujourd'hui, comme nous sommes le troisième vendredi du mois, je vous présente le traditionnel spécial 3 pour 1 classique. Toutefois, je vous ai préparé un 3 pour 1 particulier. Ce mois-ci, je vous ai concocté un spécial 3 pour 1 en concert. On va donc entendre tout au long de l'après-midi des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe.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 Ce 3 pour 1 en conserve a d é b u t e r dans les environs de midi, puisque dans la première heure, évidemment, Simon Fitzbé va se joindre à nous pour vous présenter les éphémérides du rock. Donc, Encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de tranquillement se mettre dans le bain pour les éphémérides. Dans un moment, on va entendre les Rolling Stones, puisque un、oui, des anciens membres du groupe a célébré son anniversaire cette semaine. Mais tout de suite, on va écouter une reprise en français d'un classique de Jimi Hendrix par les Montréalais des Haunted, pièce que j'avais promis de faire tourner à mon ami Simon Fitzbé cette semaine. 『VapeurMo』、ウォー、ウォー、ウォー、s ォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、t ォー、ウォー、ウォー、ウ m ー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォ r ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォ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 I'm a dead thorn. Rolling Stones, bien sûr. p i c h C'est tiré de l'album Sticky Fingers de 1971. Et on va en reparler dans un moment dans les éphémérides. les Rolling Stones. Et juste avant ça, on a entendu une formation anglophone montéalaise, The Haunted, avec leur reprise francophone de Purple Age qu'ils ont intitulée、uh, Vapeur Mauve. C'est tiré de leur、euh, premier album、euh, homonyme paru en 67. Comment tu as trouvé ça, Simon a s s e z particulier, mais je dois dire, au côté musical, c'était parfait.、Euh, oui, c'est correct. Ben, les, les, les, le texte, malheureusement, n'a peut-être pas survécu à la transition、ouais, euh, en France. Comme on disait, Ordon, souvent、euh, la transition d'une langue à l a Euh, c'est souvent pas heureux comme、oui. résultat. Là,、euh, évidemment, on a affaire, c'est sûr qu'en tant q u a n g l o p h o n e ils ont p r o b a b l e m e n t très bien saisi、oui. le texte en anglais, mais、euh, c'est très maladroit pour ce qui est、euh, de la, leur version、euh, francophone,、ah, avec les pardons quand、oui. j'embrasse、okay. le ciel. <rire> Mais bon, c'est quand même assez,、euh, c'est un tour de force, en fait, je pense,、oui. d'avoir,、euh, d'avoir fait ça, e、euh, t ce qui est cool, c'était fait en 67,、oui. donc,、euh, les gars étaient quand même d'assez bons musiciens pour,、oui. pour, euh, pour, parce lui que lui lui parce lui. Que euh, parce que c'était révolutionnaire, cette、euh, pièce-là. En fait, l'album au complet、oui. était révolutionnaire. Il est 11h17, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Anna Lofer et e Simon f i d z b é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 Bonjour, encore une fois. Bonjour, Alain, ça va bien? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 17 au 23 janvier? Bien, tout d'abord, le 17 janvier 1945 marque la naissance de Mick Taylor, ancien membre des Rolling Stones, donc qui célèbre aujourd'hui ses 63 ans. Oui, c'était le guitariste et、euh, ben, il n'est pas resté longtemps avec les Stones. Il restait quoi, 5-6 ans? Oui. Euh, et euh, très bon guitariste. Par la suite, il, il a fait du progressif et il s'est lancé dans le jazz. Euh, était, il n'était pas, pas très bon sur scène, il était très statique, mais musicalement, c'était vraiment un, un très très bon musicien. Et、euh, j'ai choisi de passer la pièce Bitch, puisque c'est、euh, tiré de l'album Sticky Fingers, qui était probablement le préféré. Euh, que m i c k Taylor enregistré avec les Ringstones. o l l En fait, c'était tellement son album préféré que quand est venu le temps de faire la promotion pour、euh, l'album suivant, Exile on Main Street, il disait Ouais, c'est sûr qu'il n'est a... <rire> pas. C'est qu'il n'est a... <rire> pas. Ce qui n'est pas vraiment de bonne idée. Ouais, il est honnête au moins avec,、euh, avec lui-même et avec les journalistes.、Ouais. Euh, par la suite, le 17 janvier 1969, Led Zeppelin marque l'histoire de la musique en lançant son tout premier album, album éponyme de、ouais. Led Zeppelin. tout à fait.、Et、ça, c'est vraiment un des albums les plus révolutionnaires de l'histoire,、ah, oui. Vraiment, ça, c'est quelque chose, un, un disque qui a changé.、Euh... Le cours des choses,、euh, ça, vraiment le premier Led Zeppelin. Alors, ça sonnait comme une tonne de briques.、Ouais. C'était des musiciens vraiment、euh, incroyables, qui sont、ouais. encore incroyables、mm -hmm. aujourd'hui,、euh, avec euh, un style musical révolutionnaire. Oui,、ouais, qui... tout à fait. C'est un album、euh, aussi révolutionnaire qu'on qu puisse l'être.、Euh, Revolver, par, contre,、ouais. euh, par exemple.、Euh, Sgt. Pepper's Are You Experienced Hendrix. Exactement.、Euh, C'est aussi un des albums que n o s au monde,、euh, on dit le mouvement métal. Oui, o z z y Osbourne a dit lui-même que pour lui, c'était le début du métal.、Euh, il y a d'autres albums de hard rock, de métal révolutionnaire q u ont suivi par, par, par, la suite par rapport à ça. On passe au premier Black Sabbath. e Qui est ça live? Killer's Iron Maiden. Et Kill a Mort de Metallica aussi. Qui ont aidé,、euh, donc, vraiment à mettre、euh, le, le, le mouvement en marche.、Mm -hmm. Euh, la même journée, le 17 janvier 1969, Charlie Watts des Rolling Stones publie son livre HOD to the Flying Bird, qui rend hommage à Charlie Parker. Hi, g h Flying Bird, pardon.、Ouais. Euh, tu vois, je n'étais même pas au courant de ça. J'avais aucune idée également, non plus,、euh, que, que, que les membres des r o l l i n g Stones publiaient des livres,、oui. euh, surtout à cette époque-là. Mais euh, donc, euh, on rendrait une, un hommage à Charlie Parker, un grand euh, musicien euh, qui a influencé beaucoup les r o l l i n g Stones.、Mm -hmm. euh, et malheureusement, je n'ai pas eu la chance de mettre la main sur une copie de ce livre, mais je, je serais assez intéressé、oui. autant que je le suis une m t s C'est intriguant.、Euh, oui, exactement. Je me demande si un peu on, on essayait de faire comme les Beatles、euh, lorsque John Allen avait sorti son premier livre. Et Les On-Ride、right, en 1964.、Ouais. Je ne sais pas si vraiment les, tous les fans des Sons s'étaient lancés dans les librairies ou si on en avait fait、ouais. euh, la publicité, mais c'est assez intéressant. c e s t en 69. En 69. Et, et également,、euh, cette même journée, du 17 janvier 1969, Elton John lance Lady Samantha,、euh, un de ses premiers simples sous le nom de Reginald Kenneth Dwight, qui était qui son, son vrai nom. Son, son nom,、euh, son vrai nom. Euh, par la suite, le 17 janvier 1970, Billy Stewart et trois de ses musiciens perdent la vie dans un accident d'autobus, ce qui est très, très malheureux. e、euh, t également, le 17 janvier 1971, Marvin Gaye chante l'hymne nationale américain au Super Bowl. Donc,、mm -hmm. Marvin Gaye, qui, qui, tranquillement revenait un peu à l'avant-scène, lui qui avait connu une période assez euh, dépressive, euh, dans les années 70,、il、avait en fait, en 1970, il avait enregistré What's Going On et ça avait aidé un peu à le, à leur lancer. Et ce qui est drôle, c'est que, je crois,、euh, lors de ce, ce, match de Super Bowl, ça impliquait les Lions de Détroit, une équipe pour laquelle, pendant justement sa période un peu、euh, vague des années,、euh, de l'année 70, il avait,、euh, tenté de, il avait fait le camp d'entraînement, en fait, des Lions de Détroit. Et finalement, il s'est retrouvé avec、ah ouais. l'équipe, mais pour chanter l'hymne national <rire> au Super Bowl.、Là. Et,、euh, finalement, le 17 janvier 2008,、euh, marque le début de la tournée des Police en Australie, tournée de réunion, donc,、euh, qui a eu lieu、euh, il y a deux ans. o s、ouais. On croyait que le groupe allait revenir en Et finalement, les, les anciennes animosités sont revenues au galop pendant la tournée. Et ça s'est terminé assez rapidement. Et très malheureux, quand même, pour The Police. C'est un groupe que, personnellement, j'apprécie. qui nous amène au 18 janvier. Oui. Donc, ce qui aurait été mardi cette semaine. Effectivement. Le 18 janvier, qui était mardi, et le 18 janvier 1964, les Beatles font leur entrée au palmarès américain pour la toute première fois avec I Want to Hold Your Hand, qui se classe en 45e position. Mais ça allait augmenter, h、euh, y p e r rapidement. Donc, oui. Puisque les oui. Beatles、euh, attendaient leur premier numéro 1 et qui a été, il me semble, I Want to Hold Your Hand.、Justement. Oui, c'était I Want to Hold Your Hand. C'est ça, quand les Beatles sont arrivés,、euh, En, en Amérique,、euh, début février? Oui, effectivement.、Euh, ben, le, le 7 février, je crois. C'était l'hystérie. Ah oui, vraiment.、Ouais. Il y avait les, les, les cinq premières positions, je crois, qui étaient、euh, ouais. <rire> des, des pièces d、ah, ouais. et bitons. C'était、ouais. vraiment、euh, parti là-bas, la、mm -hmm. biton, Mémia. Euh, et toujours、euh, du côté des Beatles, le 18 janvier 1969, Pete Best remporte une poursuite en diffamation contre les Beatles à la suite d'une publication d u n interview dans Playboy Magazine en 1965, où Jeanne et Ringo avaient alors affirmé que Ringo Starr remplaçait Pete Best lorsque celui-ci était incapable de jouer、euh, dû à une consommation de drogue、euh, à l'époque d a m b o u r g où il jouait encore、euh, dans les, les clubs.、Euh, il, il, il a demandé 8 millions de dollars, a、euh, reçu beaucoup moins d'argent.、Ouais. Euh, en fait,、euh, ce que Ringo disait, c'est qu'il a pris la petite pilule qui le rendait malade, le The Little Pill That Makes Him Heal. Euh, et euh, Pete Best a vraiment très, très mal pris、euh, ce commentaire qui était quelque chose simplement de, de, de comique et qui faisait、ouais. partie un peu de la légende des Beatles. Oui, oui. À l'époque.、Euh, le 18 janvier 1973, Pink Floyd débute l'enregistrement de l'album classique Dark Side of、ben、the、ouais, m o o t Ben oui, là aussi, on parle de,、euh, d a l b u m r é v o l u t i o n n a i r e aussi. u ne... i v r a i m e n t qui a marqué、euh, et qui continue à marquer. Oui, Ce que je、fait. trouve assez incroyable avec Pink Floyd et entre autres Dark Side of the Moon, c'est que même aujourd'hui, les jeunes de, de, de, qui débutent l'adolescence vont découvrir Dark Side、mm -hmm. of the Moon et vraiment、euh, apprécier cet、oh, album. -là. Oui, c'est un album intemporel.、Mm -hmm. c'est un vrai, de vrai classique、oui. qui traverse le temps. Tu sais, à la fin des années、euh, 80, lorsque l'industrie a pris le virage euh, vers euh, le, CD, le CD, eh bien, il y avait une usine、euh, en Allemagne qui produisait uniquement. Euh, constamment.、Mmh. Et ce titre-là, Dark Side of the ah, Moon. Ah oui, oui. Ça, c'est quelque、ouais. chose que j'ignorais, mais ça me surprend pas en même、mmh. temps parce que c'est tellement un album révolutionnaire. Mais ce que je trouve dommage, par contre, c'est que, il、euh, y a eu, bon, ces, ces, c h a n g e m e n t s en 1987, je crois, du côté de Pink Floyd, et on n'a jamais eu de réédition CD, m i s à part, donc, celle de Dark Side of the Moon, mais les autres albums n'ont pas été réédités, malheureusement.、Euh, au moins. Dark Side of the Moon a été remis au goût du jour, au côté digital, je v o i s On n'a pas、ça. touché aux pièces. c'est fait ça a on Une version、euh, 20e anniversaire ouais, et, et une 30e anniversaire. Le 30e anniversaire, je l'ai、euh, acheté en 2003.、Ouais. Euh, qui euh, était un, un SACD, donc c'est、oui, un, euh, un, un disque haute、euh, définition. e t e m Ça vaut la peine quand même pour les, les vrais amateurs qui ont des bons systèmes de s o n à la maison. Uh, en 1974,、uh, on assiste à la formation de Bad Company,、uh, groupe au sein duquel on retrouvait Paul Rogers、mm -hmm. et Simon、Kr Kr、Kirk de、oui. uh, Free,、mm -hmm. uh, Mike、Wa、Ralph de Mutt and the Hoop. C'est Mick, Mick Ralph. Mick Ralph.、Oh, Mick Ralph、uh, de Mother Hoopole.、Ouais, l à、voilà. tu、uh, avais b o z s Borrow. b o z s Borrow, qui、uh, curieusement était le chanteur de King Crimson、oui. uh, sur le troisième album, Islands. Euh, et euh, dans Bad Company, il n chantait pas. b e n il faisait des bacs, mais、euh, c é t a i t pas le chanteur principal, il était bassiste. Exactement. Ouais, et c'est le seul qui est décédé、euh, des quatre. Ah. Décédé il y a quelques années、euh, du cancer.、Ah, c'est vraiment un bon groupe, Bad Company, à ses débuts, très prometteur. Le premier album était très bon, le deuxième était de correct. Euh, par la suite,、euh, <rire> ils ont pris une drop magistrale、euh, parce que les albums suivants étaient vraiment, vraiment pas très bons. Ah, pourtant, avec euh, beau, euh, dire, un beau line-up de genre-là,、mm -hmm. c'est assez difficile de dire. réussi toujours dire. À, à sortir un, un single,、euh, une très bonne chanson, souvent un classique, de, sur chaque album, mais le reste était.、Euh, Euh, sans dire pathétique,、euh, ni pitoyable, en tout cas, c'était pas très bon. On mettait moins d'efforts sur le r e s t e de l'album.、Oh, ouais, c'était pas terrible. C'était un peu dommage.、Mm -hmm. euh, en 1989, les Rolling Stones sont intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame avec entre autres Dion, Otis Redding et Stevie Wonder, qui étaient également de la classe d e s n o m i n é s de cette、ouais. année. Et、euh, en 1991, toujours le 18 janvier, trois fans d'ACDC sont écrasés lors d'un concert、euh, du groupe à Salt Lake City après、euh, que la foule ait décidé de sprinter vers la scène.、Ouais. e lorsqu'on dit écrasé, o peut plutôt dire piétiné.、Mm -hmm. euh, C'est une erreur de traduction, mais、euh, ce, qui est, ce qui est vraiment dommage, mais qui marque quand même、euh, l'imaginaire se dire que vraiment, qu'ACDC est un groupe qui attirait les foules, surtout au début des années 90. C'était、mm -hmm. assez, assez、oh, incroyable. Ouais, ouais. C'était、euh, un des rares groupes qui réussissait à faire deux soirs de fil au Forum、ouais. euh, à l'époque.、Oh, Sold oui. out. Oui, vraiment. Et, aussi, et on vendait pas de bière pendant le spectacle des CDC au début des années 90. <rire> C'était trop,、oui, ouais. trop dangereux. Oui, c'est ça. C'était trop dangereux. Je peux comprendre, mais c'est quand même、euh, également. Ils ont un record de foule、euh, en Russie où il y avait.、Euh, i l a v a i t fait un concert sur la place rouge et il y avait à peu près un million de personnes qui étaient a l l é s voir、ah, le、ouais? concert des CDC.、Ah. C'était assez gros. C'était、euh, donc au lendemain、euh, de la chute officielle du communisme. Les CDC é t é i e n t invités. Les Russes. Sont de, des gros fans de rock. Oui, tout à fait. Et ACDC, qui était un groupe de rock par excellence, avait tiré des foules incroyables.、Mm. Et finalement, la même journée, le 18 janvier 1991, marquait le début du festival Rock in Rio. Et qui était en vedette、euh, cette année-là? C'est une très bonne question. Je crois qu'il y avait Iron Man i d e qui était là.、Ouais. Euh, mais il y avait beaucoup de groupes, en fait, là,、euh, des groupes Guns、euh, and metal.、Roses. Guns N' Roses était là. Il y avait des groupes m é t a l des groupes rock,、euh, mais c'était une grosse cinq. Kiss. Euh, kiss, euh, je n e crois pas, par contre. Je me, je me souviens avoir que... vu, euh, des, euh... Des, des, des, des scènes de Kiss au festival、euh, r o、ah, c k n r i o d e v a n t une foule assez impressionnante,、oui. mais je ne suis pas sûr que c'était en 91. Mais les、contre. Brésiliens sont des gros fans également de,、oui. de, de tout ce qui est métal et、mm -hmm. très、euh, hard rock. Ah、genre. oui, on, on le voit très bien dans le film de Sam d o n n le Canadien Sam d o n n Global Metal, où、euh, on nous amène entre autres、euh, en, au Brésil. Et、mm -hmm. Il nous amène, euh, euh, je pense que c e s t à Sao Paulo.、Euh, on voit un magasin de plusieurs étages, un building. Et、euh, Sam Don nous explique que c'est un magasin où on vend uniquement du métal.、Ah, ça ça m'étonne <rire> vraiment pas. Et j'ai retrouvé la liste donc, des, des gens qui étaient présents.、Euh, on avait donc Guns N' Roses qui、mm -hmm. était là, euh, Megadeth, euh, Judas Priest,、euh, Jimmy Cliff qui était également euh, présent, euh, et il y avait également Billy Idol. Je ne vois pas Iron Maiden par contre sur,、euh, sur la liste. Il n'était pas là cette année-là. il、euh, y avait également, donc, plusieurs groupes,、euh, brésiliens, entre autres, c e p u s d u r a également, qui était,、ouais. qui, était de la fête, qui était un gros groupe,、mm -hmm. euh, un groupe influent et un très bon groupe de métal, hein, que j'apprécie. À ses débuts,、euh, <rire> Ouais, les premiers albums qui étaient vraiment c e l l e n t s Euh, c'est pas très bon ce qu'ils ont sorti depuis une dizaine d'années. Oui, a s c'est Mais... ce qu'on m'avait dit. En fait, je me suis tenu vraiment aux premiers albums et soulignons également、euh, la présence、euh, des New Kids on the Block qui é t a i t à Rock and Rio <rire> en 1991. Donc, de tout pour t o u s l les... e <rire> s g u e Oui, vraiment.、Euh, ce qui nous amène en 1996, toujours le 18 janvier. Oui, le 18 janvier 1996. Oui,、euh, David Bowie, oui. Tom Donahue, Jefferson Airplane, g l a d i a t Knife and the Pips, Effectivement Little w i l l i e Jones, p e t e s e e g e r The Sherrills, The Velvet Underground et Pink Floyd sont intronisés au Rock'n'Roll a d à leur fin. t Très surprenant que Pink Floyd ait été intronisé parce que,、euh, comme on le sait, C'est un groupe qui était profondément détesté euh, des euh, critiques、oui. de Rock et des snobs du m a g a z i n e Rolling Stone. s Exactement, c'était assez impressionnant comme classe également cette année-là. Je veux dire,、euh, tout simplement d'avoir David Bowie, Jefferson Airplane, Velvet Underground et Pink Floyd, qui sont quatre <rire> groupes influents. Euh, euh, Mais tu vois là aussi, le, le Velvet Underground, c'est un groupe qui、euh, vraiment est une espèce de chouchou、oui. euh, des de, de, de, de critiques. Mais que le public, en général.、Euh, pff, non, c'est vrai, ça. C'est un,、euh, de... un groupe qu'on pourrait appeler de Hype, là, vraiment, qui, oui, qui, qui a、absolument. été, ben, entre autres, grâce à leur premier album, ne serait-ce que le nom d'Andy Rorall au niveau de la、mm -hmm. production et sur la pochette de l'album、mm -hmm. a beaucoup aidé aux ventes.、Oui. Euh, qui, qui reste, quand même, selon moi, un groupe intéressant à connaître. Mais oui, pas intéressant、euh, à connaître, mais quand même,、euh, quand on regarde que Laris Cooper va être intronisé.、Mm -hmm. Et que le Velvet Underground a été intronisé il y a 15 ans de ça. Je trouve ça particulier. o u i ça, c'est ça. Que ça le a pris, tu sais, qu'eux autres ont été intronisés comme ça assez rapidement. Mais pas Alice Cooper. Ouais, ça, ça, c'est vrai. C'est, la même chose avec Lou Reed, qui était, euh, donc, euh, fondateur des Velvet Underground.、Mm -hmm. Par la suite, dans sa carrière, a été vraiment, euh, euh, prisé par tous les magazines, vu comme un des plus grands musiciens.、Euh, il a fait de, de, de très bonnes pièces.、Euh, entre autres, l'album Transformer, qui est excellent. Mais,、euh, il y a eu beaucoup d'albums également où、si、on s'adressait à un public beaucoup plus restreint. Par contre, ça a été vraiment encensé par la critique, e、euh, t ainsi que par、euh, les gens du r o l l i n g s t o n e justement. Peut-être un peu trop, euh,、oui, comme ça. À C'est là qu'on voit、euh, qu'il y a deux niveaux.、Oui. Donc,、euh, c'est pour ça que je suis surpris que Pink Floyd ait été intronisé. Il y a、euh, un certain snobisme au c a s m e n t absolument. Ce, absolument. Hum. Hum, ce qui nous amène, on va y aller en musique on, avec deux pièces dont on va parler、euh, dans un moment. C'est-à-dire qu'on va entendre une pièce de Carl Perkins. Un classique de Carl Perkins, mais tout de suite, on écoute ZZ Top. Vous êtes sur les ondes de la seule station difficile du vrai rock à t r o i s r i v i è r e s c'est f o 8 9 f m La version originale de Blue Sweat Shoes par l'artiste original Carl Perkins. C'est tiré de son album Dance Album of Carl Perkins qui est sorti en 1957, je pense un,、euh, juste après qu'il ait quitté Records.、Uh, Sun Records. Sun a sorti cette、uh, espèce de. Ils ont vite、uh, compilé cet album-là,、ouais. ce micro-sillon-là. Micro on a p p e l a i t ça comme ça à l'époque. Et,、euh, et on l'a mis sur le marché et c'est un bon disque. C'est disponible en CD. Euh, on va en reparler un, dans un moment de Carl Perkins.、Euh, juste avant ça, on a entendu Zizi Top avec、euh, Beer Drinkers and Hellraisers.、Euh, c'est assez approprié comme,、euh, pour décrire le groupe. <rire>、euh, c'est tiré de leur troisième album Tres Hombres, qui est paré en 1973.、Euh, ça aussi, c'est un très très très bon album de rock. Et on va en reparler dans un moment de Zizi Top dans les éphémérides. Il est 11h38. Vous êtes à l'émission REC Classic en compagnie de Simon Fitzbé et Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps, ce qui nous amène dans les éphémérides au 19 janvier. Oui, le 19 janvier 1939 marque la naissance de Phil Everly, donc、euh, un des, des, des, des frères, des membres des Everly Brothers, t o u i m e n t qui a marqué l'histoire. Frère. Un、ouais, des deux frères. Oui, un des deux frères,、ouais, voilà. Le、ouais. plus vieux des deux, en fait,、euh, je crois.、Ouais. Euh, je pense que c'était le, le père de. de... Euh, de euh, Aaron, Aaron, qui par la suite、euh, est restée mariée à p u r è s une demi-heure avec,、euh, <rire> avec g e x e l Rose, t Guns、mm -hmm. N' Roses. Ah oui, je ne sais pas, je n savais pas. Aaron.、Ah, Aaron, i n t é r e s s a n t Également, le 19 janvier 1943 marque la naissance de j a n i s Joplin, qui serait près de ses 70 ans, en fait, qui aurait sa vie. Et q u serait très、ans. très b a g a d é Oui. <rire> je ne sais pas si ça serait.、Euh, Je ne sais pas si elle serait restée en vie. d a n s les a n n a eu une vie、euh, triste. Oui. Une ouais. vie triste. Elle n'avait pas l'air、euh, heureuse, en fait, non, dans sa、non. vie. o n va en parler un peu plus loin hein, dans, dans les éphémérides aujourd'hui, je pense. De j a n i s、euh, Joplin. De j a n i s Joplin.、Euh, en fait.、Euh... Non,、oh, je croyais, non, c'est parce que j'ai lu quelque chose sur elle, justement,、euh, par rapport à son voyage lorsqu'elle a quitté.、Euh, ah oui,、euh, oui,、exerce. oui, c'est vrai, oui, oui. Ça, oui. On, on va effectivement en reparler. o k e u également, en 1971, le 19 janvier, lors du procès、euh, pour meurtre de Charles Manson,、euh, la poursuite a fait jouer、euh, Elter Skelter、euh, des Beatles,、euh, puisque les mots Elter Skelter avaient été écrits、euh, sur les lieux du meurtre、euh, mm -hmm. commis par la famille Manson. En fait,、euh, Manson disait que les Beatles lui avaient envoyé un message.、Ah, oui. Les messages.、Oui. Avec Alter s c a l t e r et d'ailleurs, ce qui a fait que、euh, pendant pratiquement、euh, toute sa carrière euh, sur, euh, sur scène, Paul McCartney refusait、euh, de jouer Alter s c a l t e r Il a recommencé à la jouer à partir de cette année, je crois, lors de sa、euh, dernière tournée. En, en fait,、euh, il l'a joué à Halifax. Ouais, oui,、euh, i o Et, l、euh, me semble qu'il a joué aussi,、euh, dans les années 2000. En fait, il a, il a recommencé à jouer cette pièce-là à partir du moment où il a commencé à jouer avec、uh, Abe l b o r i e l Jr.,、mm. excellent batteur, qui est un des rares qui est capable de rendre cette pièce,、euh, Euh, assez percutante. Oui, effectivement, puisque Ringo Sarr t avait son style de jeu qui était,、euh, qui était également,、euh, assez difficile à, à imiter par oui, plusieurs batteurs. Oui, oui, u i oui, oui, o u u i oui, oui, oui, oui, u i oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, A u i oui, oui, oui, oui, oui, o e i oui, q u i oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, o u t oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui Euh, en 1980,、euh, l'album The Wall de Pink Floyd débute une série de 15 semaines consécutives au numéro 1 du p a n a r è s des、mm. ventes. Oui, c'était colossal cet album-là.、Ouais. Mm. Et qui,、euh, en fait, est le deuxième meilleur vendeur de Pink Floyd après Dark Side of the Moon、mm -hmm. aussi, bien sûr. Un、ouais. Album、euh, très très populaire, non pas commercial par contre, mais qui a vraiment connu un culte incroyable dans les années 80. Oui, tout à fait.、Euh... Moi, je trouve pas que c'est le meilleur album de Pink Floyd. d u t o u t il y a des gens qui ne se jurent que par ça,、ouais. mais.、Euh... Je trouve qu'ils en ont fait de bien meilleurs,、euh, que ce soit Animals, Middle, Dark Side of the Moon, même、euh, Wish You Were Here. Selon moi, le, le meilleur album de Pink Floyd est、euh, Animals. C'est、oui, oui, mon préféré celui, aussi.、Euh, C'est celui que j'apprécie plus. C'est le plus intense.、Ouais. Mm. Euh, en 1988, Metallica débute l'enregistrement de leur quatrième album, Injustice for All,、euh, avec la présence de Jason Usted, qui était maintenant nouveau、euh, bassiste de la formation suite au décès de Cliff Burton.、Euh, Premier album. Donc, sans Cliff b u r t o n après que Metalca l i est pensé se séparer e s également à la mort、euh, mm -hmm. de Cliff.、Euh, moi, c'est mon album préférent en plus de Metalca. l、ouais. i donc、euh, Je suis un, un peu content de c e t éphéméride. Euh, et, euh, contre, et, et, et le doc Pendragon et moi-même te diront que c'est aussi le dernier bon qui s e o v e Oui, c'est aussi le dernier.、Uh, Death Magnetic、uh, qui est sorti il y a deux ans et s Pas si、mal aussi. Ouais, on u i o a essayé de, de ramener un peu justement cette ouais, fougue、euh, trash qu'on avait、mmh. dans les années 80, puisque par la suite, ça s'est un peu gâté. C'était un album un peu p r o g r e s s i f sur les bords,、euh, Injustice for All. Oui,、oh, ouais, vraiment, on est allé a u l i m i t e de, de ce qu'on qu était、mmh. capable de présenter du côté de Metallica avec、euh, les pièces incroyables, entre autres uh, Dire's, uh, Dire's, uh, Dire's Eve. Dire's Eve, voilà, je vais mélanger avec Dire's Maker. <rire>、euh, Dire's Eve,、euh, qui est à la fin, qui est une pièce、euh, vraiment incroyable donc,、ouais. euh, que j'adore. L'album au complet.、Euh, en 1998, maintenant, ça marque le décès de Carl Perkins,、Mais、pionnier、oui. du Rockabilly, qui entre autres avait chanté Blue Sweet Shoes d a i s les t ça.、Euh, par contre,、euh, ben, il n'est pas resté dans le rock'n'roll très longtemps parce qu'il s'est un peu comme Jerry、l. Lewis,、euh, il s'est lancé dans le country et puis、euh, c'est ça. Moi, les albums que j'ai entendus de Carl Perkins,、euh, je n'ai pas aimé parce que j'aime vraiment pas ça du country. <rire> Alors,、euh, ça m'a. Profondément déplu. Je ne suis pas un grand fan non plus de, de country, donc、mm. euh, malheureusement, je n'écouterai probablement jamais ces albums hein, de Carl Berger. m、euh, je t'encourage à le te faire. Et parlant de Jerry Lee Lewis, on <rire> va y revenir、euh, tout、oh, à l'heure、oui. d'ailleurs, dans les éphémérides.、Euh, le 19 janvier 2000, Spencer Goodham, reconnu coupable par un tribunal texan en 1991 de l'enlèvement et de l'assassinat de l'épouse du gérant du trio, de, du trio Zizi Top. En fait,、oui. Bill Ham est exécuté. par euh, Injection euh, dans un pénitentiaire de Huntsville. Bill Ham assiste à l'exécution、ouais. de, de, de ce meurtrier.、Ouais. Ça devait être quand même assez.、Euh... Oui, La vengeance est un plat qui se mange f r o i s Oui,、ouais, parce qu'il a, a d û attendre 9 ans d、ouais. avant que cette sentence s'exécute. C'est quand même assez, assez particulier.、Euh... Ouais, c e s assez peur. <rire> D'où la, la pièce tout à l'heure. Les hésitants. Uh -huh. euh, en 2000, le Bureau national du tourisme britannique empêche Liverpool d'afficher un panneau sur lequel il était écrit Liverpool, lieu de naissance des Beatles près de l'autoroute, par, par, par crainte plutôt、euh, que cela、euh, soit une distraction pour les conducteurs. Donc,、euh, Bizarre, hein? Oui, oui.、Ouais, euh, Et on... pas nécessairement intelligent. C'est-à-dire、euh, l'action du bureau du tourisme. Oui. Oui. En fait, c'est tout dépendant.、Euh, J'ai pas vu de l'affiche. Peut-être qu'il qu y avait soit une photo des Beatles, qu quelque chose comme ça qui aurait pu distraire, mais en même temps, ça reste une publicité. C'est un ça. C'est parce qu'un billboard, c'est à ça que ça sert. e x a c en faire l'annonce. Donc, c'est、euh, particulier.、Euh, on a peut-être peur également qu'il y ait une affluence、euh, dans la sortie vers Liverpool.、Euh, quelque chose du genre. Ben, franchement, ce <rire> serait peut-être à. Peut à, à...、Euh, bizarroïde. Oui, ça serait、ouais. à, à éplucher、euh, plus. Plus, plus Fortement、mm. cette, cette, cette éphéméride.、Euh, en 2006, marque le décès de、euh, Wilson Peckett, pionnier、euh, du soul et du RB,、euh, du r b plutôt. Il a succombé à une attaque cardiaque. Donc, c'était le 19 janvier 2006. Il était âgé,、euh, Wilson Peckett, à ce moment-là、euh, il, il était dans la soixantaine, je crois. Ouais, quelque chose. Ben, c'est pas âgé, ça. Non, ben, c'est pas, pas âgé. m a Il s i était、euh, quand même, avec la vie qu'il a v é c u par contre,、oh. euh, en tant que musicien, c'est sûr que peut-être il a vieilli un peu Plus vite. Oui, les musiciens veillaient i toujours plus vite. Oui, exactement. Et l'année d'après,、euh, également, le 19 janvier, marque le décès de d e n i s Doherty, membre des Mamas et des Papas.、Ouais. Lui est décédé、euh, d'une insuffisance rénale quelques temps après s'être fait opérer à la horte. Il était magné. a Oui, exactement. Donc, il,、euh, mangané, lui, ouais, exactement. Donc, euh, il a veillé i plus rapidement que les autres. Oui, oui. Euh, par la suite, le 20 janvier,、euh, maintenant, le 20 janvier 1945, marque la naissance d'Eric Stewart du groupe 10CC,、euh, également la naissance de Stanley Harvey Enz. Et a n n Heisen. Heisen. Voilà, j'ai un peu de misère avec l o i Il est mieux connu、euh... sous le nom de Paul Stanley. Exactement. <rire>、euh, C'était en 1952. Donc, Paul Stanley va célébrer、euh, à 59 ans,、euh, a eu 59 ans là, hier, hein, et il va célébrer ses 60、ouais. ans l'an prochain. Donc, c'est quand même assez. Ouais, il est bien conservé, Paul. Oui,、ouais. ah ouais, quand même. C'est celui, je trouve, qui a le mieux vieilli. Oui,、euh, oui, absolument. De les membres de Kiss. Et bien, je te dirais. Pour les avoir vus souvent et depuis de nombreuses années en spectacle, Kiss, je trouve que Paul Stanley chante mieux aujourd'hui qu'à qu、euh, l'époque. Qu'il y qu a 25-30 ans. Je veux dire, je n'ai pas, pas entendu beaucoup euh, Kiss euh, sur scène, mais、euh, je n'ai pas, pas de mal à le c r o i r e parce que la voix de Paul Stanley, le type de voix qu'il a,、euh, est du genre à prendre plus de maturité en vieillissant、mm. que, que, que, que le contraire, en fait.、Ouais. Euh, le 20 janvier 1960, Elvis Presley est promu sergent au sein de l'armée américaine.、Oui. C'est quand même impressionnant pour un conducteur de Jeep de, de tomber sergent avant la fin de son, son <rire> premier,、euh, son premier service.、Euh, le 20 janvier 1964, Meet the Beatles est lancé aux États-Unis. Donc, quelques jours à, après. après、euh, I n t t hold your h n d Oui. Donc, ça, ça a été également la folie, là, Avec、mm -hmm. cet album-là, les gens se g a r a c h a i e n t littéralement dans les magasins pour aller l'acheter. Euh, le 20 janvier 1965, marque le décès d'Alan Freed, qui malheureusement, celui qui a donné son nom. Oui, c'est l'inventeur、oh, euh, du terme rock'n'roll. Oui, qui a、mm. connu une feintrice malheureusement.、Oui. Il était devenu alcoolique, q u avait perdu son emploi, en、euh, entre autres,、euh, puisqu'il avait été reconnu coupable d'avoir accepté les pots de vin pour, pr pour présenter. Oui, mais、bon, en fait, c est, c est, c est pour, pour simplifier les choses, c'est que. l Establishment de l é c r a s e r Oui, exactement, malheureusement. C'est très dommage.、Euh, en 1970, le 20 janvier, John et Yoko, John Lennon et Yokono, o bien sûr,、euh, se coupent les cheveux afin de célébrer l'an 1 de la paix. Donc, ça a été un peu、euh, la fin des cheveux longs et de la barbe longue de John Lennon.、Oui. Euh, et、euh, Yoko, Ono, qui n'était toujours pas、euh, plus joli avec les cheveux courts, <rire> ça ne l'a pas aidé vraiment. Eux autres、euh, il... étaient vraiment m o t i v s C'est incroyable. Oui,、ouais, dans les années, surtout au début des années 70, là, 70, 71. 1169 également, c'était vraiment. Là, on essayé, il essayait de faire beaucoup de campagne. Non, i s t r è s、ouais, chaud. Oui, c'était peut-être un peu trop.、Même. Il y avait... Il y avait... En fait, je suis en train de lire un, un livre où、euh, on explique un peu la. La débâcle d'Apple, e、mm -hmm. et、euh, la, où on parle aussi de la carrière solo de chacun des Beatles, ce qui est assez rare、euh, de, de ce genre d'ouvrage-là. Et plutôt,、euh, D'habitude, les biographies、euh, mettent plutôt l'enfance sur les débuts les triomphes des Beatles,、oui, e x、euh, alors c t t e e m n a que là, c'est le contraire. C'est vraiment la débâcle d'Apple et、euh, le, le, les carrières solo.、Euh, i i i n d d v u Et, l euh, on parle justement de cette propension à, à Lennon et à Yoko,、euh, de ce, ils avaient une très haute estime d'eux-mêmes.、Oui. c é t a i t des m o t u s t s Ce que je trouve un peu、euh, dommage du côté de John Lennon, c'est que pendant des années, il a pas arrêté de dire que le poids des Beatles était sur lui, que c'était incroyable, qu'il n'en pouvait plus de la vie publique. Et lorsqu'il a quitté les Beatles, il était encore plus présent oui, partout. C'est e n c o r e pire. Dans le fond, il disait qu'il était torturé par la célébrité, mais il en voulait. Il en non, q u a n absolument. Au moins, donc, il a mis fin à ça en 75, là, en prenant、mm -hmm. vraiment un genre de retrait. Qui était, qui, je pense qu'il qui a bien été pour lui. parce que ça aurait été vraiment incroyable la... s'il, n aurait pas pris congé. <rire> Un, un autre pour qui, qui aurait peut-être dû prendre congé, en fait, ce soir-là, c'est Jerry Lee Lewis, qui,、euh, le 20、euh, janvier 1973, alors qu'il doit donner un concert au Grand Ole Opry, qui est un, une salle de concert、euh, extrêmement country.、Euh, oui, c'est très prestigieux dans le monde de la musique country. Oui, c'est là, d'ailleurs,、ouais. qu'a commencé Willie Nelson et、ouais. plusieurs autres.、Euh, c'est un、artistes. endroit qui est très conservateur aussi.、Euh, les Birds ont joué là.、Ouais. À la fin des années 60, se f a i s a i t é c œ u r é par le public.、Ils マジで、マジで、マジで、マ t で、マジで、マジで、マジで、マジで、マジで、マジで、マジで、マジで、マジで、マジで、マジで、マジで、マジで、マジで、マ a で、マジで、マジで、マジで、マ e で、マジで、a ジ e マジで、 A, mais par contre, maintenant, en fait, on pourrait revenir après au du Grand Old Tree, mais il y a des groupes plus,、euh, plus pop maintenant qui se présentent là. Oui, évidemment. Le First Aid Kit, d'ailleurs, il y a quelques jours là-bas, qui est un groupe、euh, très très pop, bonbon,、euh, bon, qui vient de Suède, mais en tout cas.、Euh, donc, Jerry Lee Lewis,、euh, il d e v a i t donner un concert là-bas、euh, le 20 janvier 1973, et les propriétaires de la salle lui ont demandé de s'en tenir uniquement au country, qui était、mm -hmm. son nouveau style musical.、Euh, mais il en a fait tout autre. Effectivement, Lewis joue、euh, Great Balls of Fire, ainsi que un l e lot of shaking going on. Avant de quitter la scène, il déclare Je suis le roi des chanteurs de rock'n'roll, country et western, ainsi que blues, <rire> tout en lâchant quelques insanités au passage <rire> qu'on va laisser、euh, de côté、oui. pour,、euh, pour, pour le, le, le bienfait de, de Rien de, de moins.、Star. Je suis le roi des chanteurs de rock'n'roll, country et western.、Ouais, C'est-à-dire q u e du blues. Il ne pouvait, pouvait vraiment pas donc,、euh, <rire> se, se fermer la, la trappe. Je crois Qu'il a pris cette, cette, cette demande des propriétaires un peu comme une mise au défi. Quelque chose Il a voulu、genre. faire un Bob Dylan de lui, comme au festival de Newport. Exactement.、Oh, ouais. Et <rire> ça a un peu mal tourné, par contre, pour lui. <rire> Euh, par la suite,、euh, un autre、euh, événement assez important du rock. En 82.、Euh, en 82 ouais. euh, pendant un concert de The Osbourne, un fan lance、euh, une, une chauve-souris inconsciente sur la scène et pensant que celle-ci est fausse, en plastique ou en caoutchouc,、euh, le prince des ténèbres la prend et lui arrache la tête de ses dents. Et il décide,、euh, il a plutôt été emmené par la suite à l'hôpital pour recevoir une piqûre、euh, contre la rage. C'était、ouais. vraiment une idée. C'est extrêmement douloureux.、Euh, les, les, les, les, un vaccin inconscient.、Ouais. Ouais, euh, c e r a b i q u e c'est très très douloureux, c'est comme se faire injecter des balles de colle. C'est ça, c est, c est, c est, ça, fait, ça fait mal, et pendant, tant que ça rentre dans la circulation sanguine, à ce qui paraît, c'est extrêmement.、Oh, oui, oui, c'est ça.、Oh, Andy a n c y Osborne l'a dit、euh, souvent en entrevue, justement, qu'il n'avait pas trouvé、euh, ça t r bon pour le faire. C'est vraiment pas éthique à faire ça. <rire> je veux dire, Même s'il pensait que c'était un truc en plastique.、Euh, Tu as l'habitude, toi, de te mettre des choses dans la bouche que des gens, que des gens te lancent? Non, sais, pas vraiment. Sais, pas pas comme... vraiment. Faut, ben, par contre, il faut dire,、euh, à sa, ben, si on veut dire à sa défense, s u e Osborne en 1982, était probablement、euh, dans la pire période de sa carrière. C'est également à cette époque-là où il mettait les robes de sa femme pour pouvoir aller boire. parce q u、oh. Il n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel. d o n C'est assez、euh, particulier. Euh, heureusement, il est revenu par la suite un peu plus en force. <rire> en 1988, cette fois-là, toujours le 20 janvier,、euh, les Beach Boys, les Beatles, The Drifters, Bob Dylan et les Supremes sont intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame, entre autres, puisque、euh, surtout au début des années、euh, à la fin des années 80,、euh, lors donc, des premières cérémonies du Rock'n'Roll Hall of Fame, on e s s a y a de faire du rattrapage bien sûr, pour、ouais. euh, introniser tout le monde. Les Beatles, malheureusement, Paul McCartney, les N'était pas présent lors de cette、euh, cérémonie pour.、Euh, en fait, il disait qu'il donnait un concert ailleurs.、Euh, ce que George Harrison a vraiment mal pris. En fait, en entrevue par la suite,、euh, il a vraiment insulté Paul McCartney en disant Monsieur, vous ne voulez pas venir, vous ne trouvez pas ça important, mais nous, au moins, on était là. Et、euh, Paul McCartney, par la suite, a été intronisé en 2000, et là, il était présent. Et il trouvait、ouais. ça un peu dommage. Les autres Beatles, ce v o、ah. l é t a i t u n peu...、Euh... Ah, ben écoute,、euh, c e C'était vraiment pas la joie. Non,、euh, surtout pas à cette époque-là, dans、ouais. les années 80. Paul McCartney avait également refusé de participer au vidéoclip de When We Was Fab、euh, de George Harrison. ou, pourtant, Ringo, Ringo Starr a participé,、oui. et, euh, pour, euh, marquer l'absence de Paul, on avait déguisé quelqu'un en Warrus ou en Fuck pour、euh, jouer de la base,、mm -hmm. donc, avec lui. Ce s t un peu, u、euh, n beau clin d'œil, au moins.、Euh, également, en 1998, Alice Newters, membre du groupe pop-rock Chumba Wumba,、mm -hmm. affirme, oui, <rire> c'est le nom tout le temps a c h u m b a Wumba, i l affirme à l'émission Politically Incorrect de Bill Maher que, euh, lui, euh, et son groupe Appuie les pirates anarchistes qui volent leurs albums sur Internet. Et en réponse, Virgin, qui est également leur maison de disques,、euh, a, euh, a enlevé toutes les copies de ces dits albums,、euh, donc de leur Megastore. Donc, il、mm. n'y a, a plus moyen de retrouver ce groupe-là、euh, chez Virgin. Et c'était un peu le début là, de tout ce qui était、euh, au niveau de la piraterie Internet des albums. En 9 8 c'est la grosse année de Napster. Oui, exactement, exactement. Les groupes là, commençaient à prendre position. Tu avais des gens comme Metalica. l Justement, qui était plus du côté de l'industrie et des gens comme. C'était plus des groupes de jeunes, justement. Chumbo oui, Wamba. Il y avait du Offspring également. C'est sûr qu'il n'y avait pas vendu tellement de 10, mais、uh, Chumba Wamba a eu beaucoup de succès cette année-là avec une、ouais. pièce dont j'oublie complètement le titre. C'est un One pas It、importante. Wonder. C'est exactement ce s t One It Wonder. Il y avait également eu le groupe Offspring qui avait、euh, donc fait un concours où ils donnaient, je pense, 100 000 à la première personne qui allait emmener une copie pirate de leur album. Euh, donc, euh, qui allait envoyer une copie pirate avant que l'album paraisse. Donc, sur les marchés,、euh, on a essayé de faire、euh, un peu de la, de la publicité avec ça. Ça a un peu moins bien tourné, par、mmh. contre. <rire>、euh, le 20 janvier 1999 marque le décès de Bill Albao,、euh, batteur des Lemon Pipers, donc groupe de Bubblegum bu bubble Pop,、euh, ouais. qui a surtout été. Que, q surtout été connu pour. Green Tambourine. Green Tambourine, exactement.、Euh, leur seul succès、euh, au palmarès, ils ont sorti、ouais. deux ou trois albums, mais cet album-là, Green Tambourine, est quand même intéressant. Et、mm -hmm. on dit que,、euh, si les Lemon Pipers étaient un groupe,、euh, quand même, bubblegum, les Musiens étaient excellents. Et c'est、ouais. vrai qu'on avait une très bonne musique dans ces, cet album, entre autres. Et finalement, en 2002, la réédition de la pièce My Sweet Lord place George Harrison au top des palmarès britanniques à titre, à titre posthume.、Euh, donc, ce qui est quand même assez rare, ce qui est encore plus rare, c'est qu'il a remplacé une chanteuse pop de l'époque, Aliyah, qui elle également était décédée. C'est la première fois qu'un artiste décédé en remplaçait un autre au numéro 1 des palmarès. Eh bien. 11h56, vous êtes à l'émission Classique et on va en poursuivre avec、euh, un artiste dont on vient de parler, artiste、euh, controversé. Je parle de Ozzy Osbourne, la p i e c e Believer. Vous êtes assez fou, la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. Gil's Born avec Believer, c'est une pièce qui est tirée de son deuxième album solo, Diary of a Madman, paru en 1982, l'année où il a mangé comme ça une tête de chauve-souris. Eh oui. <rire>、euh, quelle erreur. erreur. m a i s q u a n d même, ça a permis d'augmenter、euh, sa popularité. Oui, bien, ça a、constant. contribué à la légende,、okay. c'est、oui, ça. Oui, effectivement.、Mmh. Euh, on, en est rendu, on en est rendu à la journée du 21 janvier, n'est-ce pas? Exactement, 21 janvier, euh, où, euh, le, le 21 janvier 1941、mm -hmm. marque la naissance de Richie Evans,、euh, qui a été le premier artiste à monter sur la scène à Woodstock. Woodstock il、oui. avait fait un concert de trois heures de temps, puisque les autres artistes qui devaient jouer tout de suite après lui, je ne me rappelle plus du groupe, mais étaient retardés, donc il avait été demandé、ouais. à jouer plus longtemps.、Mm -hmm. euh, Richie Evans, qui a fait de, de superbes versions des pièces des Beatles, justement, dans son o n Parle de reprise, là, lui, c'est une、euh, très bonne version de Here Comes the Sun sur un de ses albums également. Il avait joué、euh, à Woodstock、uh, With a Little Help from My Friends également. Il y avait eu Strawberry Fields Forever, une très bonne version acoustique. Je, je l'ai vu,、euh, je l'ai vu en spectacle justement à Woodstock, Richie Evans,、euh, lors de la,、euh, du spectacle 25,、euh, la commémoration. du 25e anniversaire en 1994. C'est lui, en fait, qui avait,、euh, fermé le festival. Ah, b c'est, c e e s e t c'est, c'est ça, à,、euh, ce qui lui donne aujourd'hui、euh, 70 ans.、Et、effectivement. Donc, son 70e anniversaire、mm -hmm. aujourd'hui. Euh, également, euh, naissance de Chris、euh, Britton, guitariste des Trugs,、mm -hmm. qui naît le 21 janvier 1945, groupe garage culte, les Trugs,、mm -hmm. parmi、euh, les amateurs de musique des années 60. Euh, et euh, le 21 janvier 1965, le département américain de l'immigration oblige les Diane t m a s s mauvaise traduction ici parce que c'est les animaux qui est écrit <rire> sur ma feuille. <rire>、euh, le groupe Diane t m a s s donc, a annulé un concert lorsqu'il devait,、euh, devait donner plutôt、euh, Au Apollo Theater de New York. Ils apparaissent plutôt au Ed Sullivan Show, donc à la place. Est-ce qu'on a une idée pourquoi le département américain de l'immigration a refusé. J'en ai aucune idée, honnêtement. Peut-être un problème de visa de travail. Peut-être pas de l'invasion britannique. On va pas faire le p i t groupe anglais. C'est possible, mais je pense que c'est un problème de visa de travail, tout simplement. Et ils avaient probablement le droit, eux, de. D'être à la télé, mais、okay. non pas de travailler, donc de recevoir un salaire、okay. officiel d'une salle de, de spectacle. C'est quand même une belle vitrine, le e d Sullivan Show. Oui, q n d m ê、euh, m Et, et euh, bon, ça, ça, ça, ça a quand même contribué à. Leur notoriété, mais ce n'est pas un groupe qui a existé très longtemps, les années 11, du moins la version, la version originale. originale. Oui, effectivement.、Euh, en 1966, le 21 janvier, marque le mariage de George Harrison et Patty Boyd, qui,、euh, qui l'avaient rencontré sur le tournage de Hard Days. Night ». Oui, exactement, joue un, un petit rôle. Oui, on peut l'avoir dans le train au début du film. C'est ça, exactement. Patty Boyd était probablement la plus belle des quatre、euh, épouses des Beatles. Oui.、Euh. À part peut-être Jane Asher, là,、euh, ouais. à l'époque. C'est elle qui est responsable, entre autres,、euh, d'avoir、euh, convaincu les Beatles euh, de、euh, s'associer, son、si、i v e u t au m a r a î c h i Ah oui,、ouais, tu sais, c'est C'est elle qui a découvert、euh, son i、ah. v e u t le m a r a î c h i et qui lui a convaincu、euh, les quatre membres des Beatles.、Euh, q u Et ce e s r a i une bien, o chose pour n n e eux de s u v r ses e sans e e e Eh bien, i g n n m t s s savoir que ça allait lui coûter son mariage、euh, quelques dix ans plus tard, lorsque g e o r g e h a r r i s o n en fait, s'était complètement détaché de son mariage、euh, oui. pour, pour、euh, se consacrer à la méditation. Euh, le 21 janvier 1982, B.B. King fait don de sa collection de 20 000 albums de blues à l'Université、mmh. du Mississippi. C'était le centre de recherche sur la culture du Sud.、Euh, et la collection comportait plusieurs albums très rares de très vieux blues、mmh. euh, des 78 tours, surtout.、Euh, il a accumulé une partie de cette collection-là, alors qu'il était animateur radio、ouais. euh, avant de devenir、euh, le grand artiste qu'on connaît.、Euh, C'est une très, très grosse collection que j'espère, en fait, si jamais je vais à l'Université du Mississippi, et Visiter. <rire> en tant qu'historien, ça serait assez intéressant. Euh, le 21 janvier 1984、euh, marque le décès de Jackie Wilson à la suite d'une crise cardiaque. Donc, les crises cardiaques étaient fréquentes、euh, à ce moment,、euh, dans, la, dans cette semaine, dans l'histoire du rock.、Ouais. <rire> euh, en 1987,、euh, le Rock'n'Roll Hall of Fame tient sa seconde cérémonie d'intronisation où sont honorés、euh, les coasters Eddie Cochran, Bo Diddley, Arita Franklin, Marvin Gaye, Bill Halley,、euh, également b b King,、euh, Ricky Nelson, Carl Perkins et bien d'autres. Donc, Roy o r b i s o y Orbison également, Roy Orbison qui a été intronisé. Euh, et euh, on avait intronisé également à titre honorifique、euh, Leonard Chess pour la fondation、mm -hmm. de Chess Records,、et、bien sûr, lui qui a fait content, Donc à l'époque, les intronisations étaient prestigieuses、oui. et appropriées. Oui, il y avait beaucoup、euh, beaucoup de gens qui étaient,、euh, qui étaient intronisés dans les premières années parce que, comme je disais, on, on se rattrapait sur ce qu'on n'avait pas pu faire avant puisque le, le Rock'n'Roll of f a Museum e m、euh, a été fondé en 1986.、Mm -hmm. euh, en 1997, le 21 janvier, le colonel Tom Parker, ancien gérant d'Elvis, décède à 87 ans à la suite à des, compli à des complications、euh, d'un ACV.、Euh, homme qui a、euh, vécu dans la richesse toute sa vie et décédé、euh, dans la quasi-pauvreté. On dit que dans les Euh, les p r è s de 500 ou 600 millions qu'il a fait、euh, dans sa carrière de gérant, il lui en restait moins d'un million à la fin de sa vie.、Ouais. Donc, il a tout joué、euh, à Las Vegas.、Mm. Un peu dommage.、Euh, un, David Palmer, ancien claviériste de Jetrota en 2003, change son nom pour Dee Palmer à la suite d'une opération qui lui a permis de devenir une femme. Oui, ça c'était assez.、Euh... Um, Estomacant comme,、oui. comme, comme nouvelle. Oui, quand <rire> même. <rire> Je <rire> me rappelle à l'époque,、euh, tu avais Jack qui animait les p a l m a r a i s Et e、euh, Jack, euh, parce que David Palmer est, est venu ici à Trois-Rivières、ah, oui? euh, dans les années 90, donner deux concerts avec、euh, l'Ouestéère. Où il reprenait des classiques du rock progressif, mais de façon symphonique.、Ah, Et、euh, Jack faisait partie、euh, de la chorale qui a travaillé avec、euh, David Palmer. Et quand je lui ai dit ça, il pensait que c'était une blague. <rire>、euh, mais ce qui est d r ô l e c'est que Ian Anderson était très fâché, le chanteur de,、ah, oui? de Jet Rotor, parce qu'il、euh, n'était pas au courant de ç a Et、euh, il a appris des journalistes qui l'attendaient <rire> devant sa maison. <rire>、ouais, c'est un peu dommage de ne pas avoir été mis au courant, par contre.、Euh, et également, c'est un peu,、euh, on pourrait dire, ça p a l i t ça suit la tradition e n t o u r de Wendy Carlos, qui était、mm -hmm. euh, joueur de, un des premiers joueurs de Moog, qui avait changé de sexe et également de devenir d'un homme à une femme.、Euh, il s'appelait Edgar, je crois, quelque chose comme ça.、Euh, Walter. Carlos. Walter. Walter Carlos, qui, qui est, est devenu, devenu Wendy、euh, par la suite. Qui a continué à lancer des albums sous le nom de Wendy Carlos、mm -hmm. dans les années 60.、Euh, le 22 janvier, cette fois-ci, le 22 janvier 1935, marque la naissance de Sam Cooke,、mm -hmm. grand chanteur de soul qui, entre autres, m i l i t é pour les droits civiques avec sa chanson Change is Gonna Come et、mm -hmm. bien d'autres. Également le 22 janvier, naissance de Meat Loaf en 1946.、Euh, donc, un grand chanteur, entre autres, on s'appelle son album Bat From Hell.、Euh, Ballard、euh, of Hell. Ballard of Hell, voilà.、Ouais. Alors, Ma connaissance de Meat Loaf reste quand même limitée. <rire> Ballard <out> of Hell. <rire> oui, exactement. Qui, qui, qui était un grand succès, mais que moi, je... ne Pas que c'est un bon album. Non, c'est vraiment très, très rock classique, mais rock classique de radio.、Là. Ouais, c est, c est ben, très,、euh, très, très, très, très, très, très commercial. Ouais, commercial. Il y avait,、ouais. avait une voix impressionnante. Par、mm. contre, Neat Loaf, mais il l'a peut-être pas utilisé à son plein potentiel. C'est ce qui est dommage.、Ouais. Euh, par la suite, le 22 janvier 1959, seul dans son appartement, Buddy Holly enregistre Peggy Sue Got Married, Crying, Waiting, Hoping, ainsi que That's What They Say. Une partie des pièces qui consistent Son dernier enregistrement à, à vie, donc、mm -hmm. avec sa guitare acoustique simplement, et les pièces ont été remixées par la suite pour être lancées en compilation à,、oui. à la suite de son décès.、Euh, le 22 janvier 1966, les, Bo les, les Beach Boys <rire> enregistrent Would It Be Nice,、oui. excellente pièce oui, qui contre qu Pet, Pet Sounds. Voilà,、euh, quelle pièce magnifique!、Mm -hmm. Euh, en 1967, les Monkees donnent un premier concert à San Francisco.、Euh, C'était le 22 janvier. Est-ce qu'on、euh, mentionne si、euh, c'est eux qui jouaient C'est eux qui jouaient. o、oui. u、oui. euh, oui. Ils i avaient des musiciens, par contre,、euh, qui les accompagnaient、euh, lors des pièces peut-être un peu plus compliquées, mais、euh, ils avaient appris à jouer、euh, lors des sessions d'enregistrement de leur émission de télé.、Oui. Parfois, ils pouvaient passer 3-4 heures de temps à rien faire, à être obligés d'être assis sur la, la scène à attendre que ça,、oui. ça, ça, ça bouge. Donc, ils s e sont Mis à apprendre.、Euh, il y avait David Jones ainsi que.、Euh, en fait, il y avait deux membres de la formation qui savaient déjà jouer de la guitare et de la basse, r e s t a i t la batterie et le chant à、euh, masteriser、mm -hmm. et ça s'est fait assez rapidement de、euh, ouais. la part des autres membres.、Euh, en 1972, David Bowie annonce qu'il est、euh, bisexuel dans une interview au Melody Maker. Il、mm -hmm. euh, faut dire que c'était également un coup de publicité assez bon. Hein, cette ouais, ben, en fait, c'était、euh, voulu comme、ouais. ça parce qu'en réalité, c'était pas vrai. Non, c'est ça. Et, Et il l'a regretté par la suite, euh, mais euh, c e s t ça. C'était un coup de publicité. C'était une façon de, faire,、euh, de se faire connaître parce、mm -hmm. qu'entre autres, il y avait f e l i Mercury. De choquer, puis、ouais. euh, c'est ça.、Euh, mais c é t a i t pas vrai. Exactement.、Mm. Effelie Mercury, t e Queen, également, a fait.、Euh, lui, en fait, c'était véridique, par contre, mais、euh, il avait fait cette annonce-là également quelques années plus tard, je crois. Et Elton John aussi,、euh, qui, qui, en avait parlé par la、ouais. suite. Et c'était une façon également. Donc, c'était comme un, n o u v e a u mouvement en Angleterre, puisque c'était encore illégal être, de s'afficher comme homosexuel.、Mm -hmm. donc on se disait bisexuel à l'époque. Mais、ouais. David Bowie, avec son personnage, en plus, ça rajoutait、mm -hmm. beaucoup,、euh, dans, d o n c dans, dans l'imaginaire des gens. Euh, par la suite, le 22 janvier 1977, Wings atteint le numéro 1 du palmarès des ventes d'albums avec Wings Over America. Donc, c'était vraiment、euh, la période, l'âge d'or、euh, des Wings. Oui. Ce e s t pas le meilleur album、euh, en spectacle de Paul McCartney, mais c'est un bon disque. D'ailleurs, on va en entendre quelques pièces tirées cet album、euh, cet après-midi. Dans l é m i s s i o n Génial, génial.、Oui. Euh, le, 20, le 22 janvier 1983, une journée qui, peut, qui pourrait être vue comme triste par plusieurs fans.、Ah, moi, je vois、musique. ça triste.、Ouais. Oh, oui, euh, oui. euh, C'est pas marque... une bonne nouvelle. Non, non, pas vraiment. Ça marque le début, en fait, de MTV、oui. euh, qui a commencé à émettre. Et, et、euh, bien sûr, il y a eu entre autres cette pièce-là qui disait que les, les vidéos avaient tué les stars de la radio,、mm -hmm. ce qui était un peu vrai. Ça, ça a contribué、euh, beaucoup justement à rendre、euh, la musique encore plus superficielle、ouais. et、euh, moins autre, intéressante. Entre autres, la, la fameuse pièce maudite, Dire Straight Money for Nothing,、ouais. parle de cette,、euh, <rire> ce, ce <rire> phénomène MTV、oh, oui. avec, oh, oui. avec, en reprenant entre autres le slogan、ouais. I Want My MTV、mm -hmm. euh, qui était très populaire à l'époque. et dénonçait、oui. cette image-là.、Mm -hmm. Et le 22 janvier 1990, slash, sacre à la télé, euh, devant, euh, le, euh, donc, en recevant plutôt un American Music、ouais, Award. Oui, et... ça, ça a choqué beaucoup de monde. Oui, je l'ai trouvé très drôle. Ah oui, quand même. Cinq p e t i t beaux, h e Oui, e t puis,、euh, euh, c'est ça, il avait l'air c o m p l è t de b a s e tout, slash. <rire> il m e s e m b l e dans mes souvenirs qui l était avec d o f f m c h a g a n Ça ne、hmm. me surprend pas. Et on était quand même 15 ans après justement le fameux sac à la télé de,、ouais. euh, de, qui avait eu lieu lors d'une entrevue des sexes festivals.、Ouais, ça n'a pas avancé du tout non, non, non.、Euh, du côté、euh, des États-Unis. Non. Euh, maintenant,、oh, le 23 janvier, pour terminer la semaine qui sera dimanche, en、oui. fait, le 23 janvier 1910 marque la naissance de Django r e y n o r d C'est ça. C'est pas, pas un guitariste de rock, mais c'est un, un, un guitariste virtuose、oui. qui a、euh, influencé beaucoup, beaucoup、euh, de musiciens、euh, dans le rock, dont, entre autres, une anecdote comme ça.、Euh, À ses débuts,、euh, avant même que Black Sabbath prenne son essor, Tommy Hayomi a eu un accident de travail.、Oui. Genre la dernière journée où il, il,、euh, travaillait. il travaillait parce qu'il allait abandonner son travail pour、euh, se consacrer entièrement à la musique. Il travaillait dans un, un atelier d'ébénisterie、oui. s et il s'est coupé les doigts. e f f e c t i v e m e n t vraiment pas chanceux. Et par la suite, il est tombé、euh, complètement déprimé、euh, de, de perdre comme ça les, do les doigts de. Lui, c'est un gaucher.、Mm -hmm. Et c'est les doigts de sa, de sa main droite qui ont été coupés. Et、euh, c'est un de ses amis qui est arrivé à la maison avec un disque de Django Reinhardt. Et là, il lui dit、euh, Je veux te faire écouter ça car c'est un Virtuos. e On lui dit J'ai surtout pas envie d'entendre un Virtuos e alors que je viens de me faire couper les doigts. Il dit Non, je veux que tu l'entendes vraiment. Il, il lui fait jouer、euh, un album de Django. Et、euh, par la suite, il lui explique que Django, lui aussi, avait eu un accident. Et et oui. l a eu la main horriblement mutilée dans un incendie, ce qui fait qu'il y avait comme deux doigts soudés、oui. ensemble, ce qui lui faisait seulement、euh, trois doigts. Oui, trois doigts soudés n ensemble. Et quand on entend la façon qu'il joue, c'est. Incroyable parce qu'on ne croirait jamais que ce gars-là a trois doigts.、Là. Oui,、euh, non, vraiment, c'est incroyable. C'est、oui. le premier、euh, guitar hero, si on veut, de u n c e r t a i n e façon.、Mm -hmm. euh, et justement, ça, il, ça a motivé Ayomi parce qu'il、oui. considérait peut-être changer de côté pour jouer de la droite, mais il n'était pas certain. Finalement, Donc, il s'est fait des prothèses. Des prothèses en plastique. Et, et、euh, il a aussi、euh, baissé la tension sur sa guitare en, en s'accordant plus bas、oui. afin que la tension des cornes soit moins forte sur Ses doigts et ça a donné le son de Black Sabbath. Effectivement. Mais donc, Django Reinhardt, qui,、euh, si vous ne le connaissez pas encore, ça vaut la peine d'écouter ce qu'il a fait. C'est、oui. incroyable.、Mm -hmm. C'est une grande influence,、euh, pour plusieurs guitaristes.、Euh, le 23 janvier 1953 marque la naissance de Robin Zander, leader de Cheap Trick.、Oui. Qui, donc, qui, euh, Très bon chanteur.、Oui. Et moi, j'aime bien Cheap Trick, même si ce s t pas égal.、Là. Et puis,、oui. on fait des choses embarrassantes. Mais, e、euh, n général, j'aime bien c h e k p e r La guitare à cinq manches, entre、oui. autres, c'est... a s s e z particulier.、Mm -hmm. euh, le 23 janvier 1963, Janice Joplin, dont、euh, on s o u s a d o n de la naissance, ça,、euh, à l'âge de 20 ans, donc,、euh, arrive à San Francisco,、oui. elle a voyagé sur le p o u c à partir、oui. du Texas. c o m m e on disait, elle a eu une, une, une enfance, une, une adolescence assez、euh, triste,、oui. pénible.、Euh, entre autres, elle, elle était, beaucoup,、euh, était sujet à、euh, beaucoup d'insultes lorsqu'elle était au collège. Euh, elle avait même gagné, ça c'est vraiment cruel,、euh, un prix pour、euh, comme étant. Elle avait été votée、euh, l'homme le plus laid du campus.、Oh, c'est vraiment、incroyable. en bas, l、ouais, euh, Alors,、euh, c'était vraiment pas drôle. Et c'est là, à San Francisco, où elle a vraiment pris son essor, où elle est devenue une. Oui, on reconnaît la grande communauté de s a n f r a n c i s c o pour ça.、Euh, le 23 janvier 1969, Alan Parson devient technicien studio pour les Beatles alors qu'ils enregistrent、mm -hmm. Get Back. c é t Alan i t pendant e sessions, s l a Parson je... est arrivé vers la fin. comme、ouais. ça. En fait, je pense que c'est Jeff Emmerich、euh, qui était、euh, l'ingénieur le,、euh, euh, pour les Beatles depuis de nombreuses années et le climat était tellement mauvais. Il m'a s e m b l e pendant les sessions de, de, de l'album Blanc, qu'il a quitté. Oui. Et donc,、euh, ce qui expliquerait、euh, par la suite la guerre de, de Alan Parson. Oui, et toute tout l'équipe, en fait, derrière les consoles, était un peu différente pour、euh, ce qui est de Get Back, en plus,、mm -hmm. parce que, euh, donc. Euh, George Martin n'était pas présent non plus. Il、oui. avait refusé de participer à ce projet-là.、Euh, et donc,、euh, quand même, un, un bon,、euh, une bonne expérience à mettre sur son CV pour Alan Parson. s i u i a l l a i t par la suite aller produire, entre、oui. autres, Dark Side of the Moon de Pink Floyd、mm -hmm. et participer à son propre projet,、oui. Alan Parson. s Qui a eu beaucoup, beaucoup de succès、euh, oui. dans la deuxième moitié des années 70. Oui, c'était quand même intéressant、euh, comme groupe, là, Alan Parson s、mm -hmm. Project. Euh, par la suite, le 23 janvier 1978 marque le décès de、euh, Terry Cat,、euh, génie de la guitare pour Chicago.、Euh, on parlait de Django Reynolds. Bien, Terry Cat est un peu,、euh, si on veut, un genre de Django、euh, de son époque.、Euh, il s'est mis une arme、euh, qu'il croyait déchargée sur la tempe, voulant faire une blague à sa femme. C'est ce qui est le pire. Et、euh, donc, il a tiré, et malheureusement, l'arme était chargée. Oui. l s'est fait sauter la calotte. Oui. À l'époque, on disait、ans. que c'était en juin.、Euh, oui, la légende la voulait、russe. que c'était la, la, la roulette russe, mais en tout cas, selon les sources que j'ai, ça se serait... s s c'est plus plausible, cette histoire-là,、oui. que la roulette russe. C'est assez dommage. Ça a dû marquer beaucoup sa femme, ça. Le... C'est assez horrible. Oui,、enfin. c'est vraiment dommage. Oui. Euh, le 23 janvier 1986, le Rock'n'Roll Hall of Fame tient sa première cérémonie d é t r o n i s a t i o n où sont honorés Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fat Domino, t h e Everly Brothers,、euh, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis <rire> et Elvis. p r e s l e y place, <rire> Il y a sa place, là, quand même, pour ce qu'il a réalisé en début de carrière. Peut-être pas pour、oh, ce qui qu s'est passé par la suite.、Euh, mais quand même, une、euh, très, très belle classe de nominés. pense que t Oui, s les é... gens q u m é r i t a i e n t à cette époque-là, tous l e s Ça. Ça, ça a vraiment dérapé il y a une dizaine d'années.、Ouais. Puis、euh, là, C'est pathétique maintenant. Quand là, on mais... a commencé à se poser la question, qui est-ce qu'on intronise cette année là, Ça a、ouais. été、euh, C'est ça. Malheureusement. Et il y a aussi eu、euh, pendant de nombreuses années le niaisage avec Black Sabbath où、euh, d'année en année on repoussait ça, ce qui était tout à fait ridicule.、Ouais. Euh, alors qu'on intronisait Madonna pendant、bon、ce temps-là. C'est ça, c'est <rire> n'importe quoi, vraiment.、Mm. Euh, en 1988, Nirvana enregistre、euh, un démo avec Jack Andino, producteur célèbre dans le monde du grunge, en t ê t qui est devenu célèbre par la suite.、Euh, C'est le dé démo、euh, qui a été présenté à Sub Pop et、mm -hmm. où on retrouvait également Dale Crowder,、euh, batteur de la formation et Melvins、euh, à la batterie pour、mm -hmm. Nirvana à l'époque. Et Sub Pop a été en engagé grâce à ce démo. Euh, on avait demandé, entre autres, de prendre u n e des pièces pour la mettre sur une compilation sub-pop, 100,、euh, top 100, qui était, qui paraissait à chaque année, en fait, les meilleurs artistes de l'écurie sub-pop,、mmh. euh, qui p e r m i t à Nirvana de s'envoler. D'ailleurs, on célèbre cette année le 20e anniversaire de Nevermind, de Nirvana, qui a p e r m i s en 1991. Oui. C'est assez intéressant. D'ailleurs, le Mojo va sortir un numéro spécial avec toutes les influences de Nirvana、euh, côté disque. Et、euh, il va y avoir des entrevues donc, avec Dave Grohl et tout.、Mm -hmm. euh, C'est assez intéressant. Il y a hordes qui paraissent dans les,、euh, ouais. les, euh, les bacs.、Euh, le 23 janvier、euh, 1990 marque le décès d'Alan Collins,、euh, ancien guitariste de Leonard Skinner, qui a、mm -hmm. lui survécu. Donc, euh, euh, et ouais,、euh, lui, il était très magané、oui. hein, à la fin de sa vie. Il, il était en chaise roulante. Euh, il y avait eu un accident de voiture、euh, parce qu'il conduisait en état d'ébriété、euh, oui, très oui. avancé.、Euh, il était vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, j'ai un, un DVD en spectacle de Leonard Skinner là, à la maison,、euh, sur lequel on voit、euh, le groupe qui est en spectacle et、euh, T'as Alan Collins qui est sur le bord de la scène en c h a i s e r o u l a n t e qui les regarde. Oui, c'est un peu triste, c'est tr pas、oh、mal triste, oui, même.、Oh oui. Et on dit、euh, que c'est l'ironie de ça, entre autres du côté de Leonard Skinner, puisque Collins, lui, e survécu t s à cet accident d'avion qui,、mm -hmm. qui, qui, qui a tué plusieurs membres du groupe, alors qu'il était le plus, le plus magané, celui qui se maganait le plus également、mm -hmm. dans le groupe, et on pensait qu'il allait mourir en premier, finalement, une bonne partie de la formation.、Mm -hmm. et, et, ben, en fait, il, il reste plus personne、euh, du groupe original à part le、euh, guitariste.、Euh, Euh, Gary Risington. Oui, effectivement, c'est le dernier i l n'est pas particulièrement en bonne santé, lui. Non, non plus.、Hein. Je l'ai vu à la télé、euh, ouais. une couple d'années déjà. Là, il commençait à être vieux. Ouais. Ouais. Malheureux. Et,、euh, finalement, pour terminer,、euh, cette semaine d'éphéméride,、euh, le 23 janvier 1995, Courtney Love est escortée hors d'un avion en Australie pour mauvaise conduite. Elle fumait une cigarette dans l'avion. Elle a refusé d'enlever、euh, ses pieds de la paroi, euh, donc, euh, intérieure de l'avion. Et elle a été condamnée, donc, à un mois de bonne conduite. Mais c'était uniquement le début des déboires de Courtney Love avec la justice. Et, heureusement, sa ça, fille, maintenant,、ça. est majeure et elle peut renier、euh, Sa mère, si on veut. C'est une version euh, plus euh, hard de, de, et féminine de Jerry Lewis. Oui. Oh oui, franchement, là, c'est <rire> particulier. Là, entre autres, elle s'est m o n t r é、euh, euh, les attributs lors、euh, d'une émission de David Letterman il y a quelques années et elle a refait la même chose dans un restaurant deux heures plus tard. Ça d i s d i r e qu'elle a fait la même chose que Drew, Drew Barrymore. Drew Barrymore l'a fait, fait、oui. et elle l'a refait, mais、ah、c'est、oui? que Andrew Barrymore, qui, lorsqu'elle l'a fait, avait, je crois, début vingtaine, il、mm -hmm. était en forme. Courtney Love était milieu trentaine, un peu déchet.、Euh, <rire> et.、Euh, Elle l'a fait pour aucune raison. Et par la suite, elle est allée chercher un, un, un hamburger chez Wendy's ou quelque chose du genre. Et il、euh, y a, y a un, un, un gars qui venait de regarder l'émission de Better Man. Il d i s a、ah, t ça a l'air d'être bon, ça. C'est une bonne poitrine de poulet ou peu importe. Et elle a levé son couteau. Mauvaise b l a g u o u c'est ça. Et elle a pris une photo avec le type qui était qui... là. Weird. Oui, c'est p a r c e q u l i e r Merci beaucoup, Simon. e t、euh, je rappelle que Simon anime aussi sa propre émission, La Saveur du Moment, le jeudi à 21h. Participe aussi à l'émission du matin, le jeudi, le、oui. Fit s d a y、euh, Il présente euh, euh, son, sa chronique Phénomène, ainsi que l'émission du midi,、mm -hmm. le scout des Internets. Midi 23, vous êtes à l'émission Rac Classique, en compagnie d a n n e Lafèvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui,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 On va entendre du hard rock, du folk rock, du rock psychédélique, du progressif, ainsi que, bien sûr, comme d'habitude, un peu de métal vers la fin. On va entendre des artistes, des groupes qui sont reconnus pour leur excellence sur scène, comme Van Halen, f o g Hat, Led Zeppelin, Kiss, Tom Petty and Heartbreakers, Aerosmith, Motorhead, Judas Priest, Epica et Queen. On va débuter en force avec ce qui est, à mon avis, le meilleur groupe de tous les temps en concert, c'est-à-dire les Où. Qui ont été、euh, le groupe le plus intense et percutant en spectacle de toute l'histoire du rock, surtout au début des années 70. Absolument personne n'arrivait à la cheville des h ou qui étaient à leur sommet à ce moment-là. On va tout de suite écouter trois extraits de leur album classique Live at Leeds à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. Et est. Elle e s a diffusé du vrai rock à Toire et v i e n s C'est Faux 89 FM.、Mmh. Hum.、Mmh. On va plutôt écouter le let's play. <rire> de Soccer affronte l'UQAM au centre Alphonse-Desjardins. Féminin 14h, masculin 16h. Les patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca patriote.、Hey, J'ai juste d'aller chercher ma carte de m e m b r e a l'Ostop au 30 ou des Forges. Génial, je m'en vais m'en chercher une. Avant d'aller la chercher, va t'inscrire sur le site allostop.com. Suis les instructions. Comme t'es étudiante, ta carte va être gratos. Aider l'environnement tout en économisant.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 Sous Le thème, un carnaval évolué. Quatre jours de festivité et de compétition entre les différentes associations étudiantes. Des dizaines d'activités vous seront présentées. Pour connaître l'ensemble de la programmation et les lieux d'activité, veuillez consulter le cahier des participants au www.uqtr.ca carnaval et s y n t o n i s e z C'est Fou durant les émissions quotidiennes. C'est Fou 89 h C'est Fou! z e f f Lund, bien sûr, on vient d'entendre la version spectacle de、the、Immigrant Song qu'on retrouve sur leur album How the West Was One qui a été enregistré au début des années 70 mais qui est sorti seulement en 2003. Juste avant ça, on a entendu deux pièces qui sont tirées de l'album de s i n g Remains a Same mais qui ne faisaient pas partie de la version originale. Puisqu'on les a inclus en bonus tracks, si on veut, sur la version remasterisée de 2007, c'est-à-dire Over the Hills and Far Away et The Ocean. Midi 41, vous êtes à l'émission c Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un spécial 3 pour 1 en concert. Avec des blocs de trois pièces qui nous viennent d'artistes et de groupes qui sont reconnus pour leur excellence sur scène. On va y aller maintenant. Là, on va y aller vraiment avec les h a u t s Vous êtes à l'antenne de la seule station qui diffuse de vrais rockatoires et bien, c'est f o u 8 9 f m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 Envoie une carte virtuelle pour encourager et souligner l'effort d'un jeune en Mauricie sur soyonscompères.com. Du 14 au 18 février. Du 24 au 27 janvier se déroulera la 23e édition du Carnaval étudiant à l'UQTR. Sous le thème Un Carnaval évolué. Quatre jours de festivités et de compétitions entre les différentes associations étudiantes. Des dizaines d'activités vous seront présentées.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 89? 89, 89. Extraits t i r é de leur album classique Live at Leeds, qui est enregistré la Saint-Valentin 1970 dans la cafétéria de l'Université de Leeds en Angleterre. Un autre moment marquant de l'histoire du rock, parce qu'il y a, à mon humble avis, le plus grand groupe de rock en concert de toute l'histoire.、Um, Il y en a eu toujours de très bons groupes en concert, mais les Ous étaient absolument insurpassables, à mon avis. On n'a qu'à regarder des films d'archives pour se rendre compte à quel point ils étaient tout à fait extraordinaires. On vient d'entendre le, le classique s h a k i n All Over, qui est une espèce de clin d'œil à leur s racine s rock'n'roll. Juste avant ça, on a entendu I Can't Explain et au début du bloc, on a entendu Heaven and Hell. Midi 56, vous êtes à l'émission r o c Classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial 3 pour 1 en concert avec des blocs de 3 pièces par des artistes et des groupes qui sont reconnus pour leur excellence sur scène. Un autre groupe qui, à l'instar de Led Zeppelin, évoluait dans le domaine de, du hard rock et du boogie.、Euh, C'est Fog Hat qu'on va écouter tout de suite. グレーションのスタジオのマネ そう。 Maintenant, votre capsule InfoCampus. Le service d'aide à l'emploi de l'UQTR invite les étudiants à la journée carrière qui se tiendra le 26 janvier prochain de 10h à 16h au CAPS de l'UQTR. Environ 70 entreprises et organismes de divers horizons seront présents. Des organismes dans le domaine de la santé, des services sociaux, des services financiers, de l'ingénierie, de l'administration, des sciences comptables, de l'informatique, de la psychologie et de la psychoéducation seront présents. Le Bureau de la réussite étudiante vous offre une fois de plus la formation Réussir ses études. Des thèmes tels que l'organisation, la concentration, les stratégies d'apprentissage, la prise de notes sont abordés dans ce cours d'appoint de deux crédits. Les prochains cours débutent le lundi 24 janvier ou le mardi 25. Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un courriel à réussiteacommercialuqtr.ca. Les frais de scolarité de ce cours sont remboursés à la réussite du cours. Le vendredi 21 janvier, dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens, une heure de prière se tiendra à la chapelle au 10-31 Néré-Bauchemin à midi. Seront présents les pasteurs protestants et l'évêque du diocèse, ainsi que plusieurs catholiques et protestants de Trois-Rivières. Bienvenue! Au Vox Pop, on vous a demandé. Participez-vous aux activités du carnaval étudiant? Non, parce que je n'ai pas vraiment de temps et que je n'ai pas d'argent à investir. Je me suis inscrite.、Euh, je ne sais pas si je vais participer à toutes les activités, mais、euh, une c o u p e certaine, là. Oui,、euh, c'est sûr que j'en ai participé parce que c e s t important d'encourager la vie étudiante et que j'en ai cherché un bon petit café balai ce s o r et matin. Les, la plupart des activités.、Oui. Je vais organiser certaines activités, ben, une activité en particulier, donc effectivement, je vais être là. C'était votre capsule InfoCampus.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 Avec trois pièces tirées de leur album en concert classique, paru en 1977, tout simplement intitulé Live. On vient d'entendre Slow Ride. C'était précédé de Home in My Hand et au début du bloc, on entend du Fool for the City. 13h20, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial 3 pour 1 avec des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'artistes et de groupes qui sont reconnus pour leur excellence sur scène. Et justement, on va poursuivre avec un des plus grands showmen de l'histoire du rock, Paul McCartney. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. e Lady m d o n n a Journey Nacho v i e t See、you We'll right you Cinéma, littéraire et plus encore, tous les mercredis après-midi, prends ta dose! p o n u n e patate. Une petite tape et v'là o des c o u p s pour les. Yo,、rêves. dude love, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Wouah,、bon, là, il a fallu que je lâche ma job. h comment ça?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 Du lundi au jeudi de 7h à 9h. À Je vous donne rendez-vous pour le déclic tous les dimanches à partir de 19h pour une heure remplie de b o n n e m u s i q u e e x o t i q u e Afrobeat, reggae, dancehall, zouk. Le déclic tous les dimanches à partir de 19h.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 Très, c'est fou. q u a n s vous a u r e s 89. Ah, ah. Ah. Juste avant la pause pub, on a entendu trois pièces de Paul McCartney et Wings tirées de leur album Wings Over America, paru en 1976. On a entendu la pièce Soily, qui est、euh, la seule version qui est disponible de cette pièce. C'est sur cet album en spectacle. Elle, elle clôture. Cet album triple. Juste avant, sans e n t e n d u You gave me the answer. Et au début du bloc, on a entendu Lady m d o n n a 13h31, vous êtes à l'émission Rac l a s s i q u e en c o m p a g n i d a l a i Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial 3 pour 1 en concert avec des blocs de 3 pièces par des artistes et des groupes qui sont reconnus pour leur excellence sur scène. Et justement, le prochain artiste est un des grands noms du spectacle dans le domaine du rock. Tom Petty and the Heartbreakers, sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 8 9 FM.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 I'm g n a be the first.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 Juste avant la pause pub, on a entendu Tom Petty et Heartbreakers avec trois pièces tirées de leur coffret The Live Anthology qui est sorti à la fin de l'année 2009. On a entendu Breakdown. C'était précédé d'une version instrumentale de Goldfinger, pièce titre de l'un des meilleurs films de la série James Bond avec Sean Connery.、Et、au début du b l o c on a entendu une reprise de Fleetwood m a c c'est-à-dire la pièce Oh Well.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 à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é n e v i n de la Seule, diffusée du vrai rock fou. à Trois-Rivières, c'est Faux 89 FM. is yet to come. Van Halen, à l'époque de Sammy Hager, avec trois pièces tirées de leur album Live Right Here, Right Now, de 1993. On vient d'entendre justement la pièce Right Now. C'était précédé de Ain't Talking About Love et au début du b l o c on a e n t e n du Pound Cake. 14h05, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un spécial 3 pour 1 en concert avec des b l o c s de trois pièces par des artistes et des groupes qui sont reconnus pour leur excellence sur scène. On va justement poursuivre avec un autre guitar hero des années 70, Peter Frampton. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamas, les laisses. La diffusion du vrai rock à Trois-Rivières, c'est faux, 89.fm. C'est fou! Hey, on a tué de la musique dans le backstore, en arrière, en avant, n i m p a r t o u t Faut qu'on fasse un ménage là-dedans! Fait qu'à chaque semaine, je vous en donne 20 en français, 20 en anglais! Pis gratis, ben je vous donne des nouvelles artistiques! Pis les meilleurs moments d'assemblage requis! Est-ce pas un deal ça?、Euh, les palmarès,、euh, c'est fou! Les jeudis à 14h!、Euh, en rappel, les vendredis à 17h! Je suis crazy, crazy, crazy!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 Également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services, e t plus, sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 d'avion Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. C'est f o n c e dans vos oreilles. 89. 9 1, 1. There's We live on your doorstep. Avec、euh, trois extraits de ce qui est un des très grands classiques、euh, de, des années 70, l'album Frampton Comes Alive, par en 1976. On vient d'entendre Show Me the Way c'était précédé de Lines on My Face.、Et、au début du blog, on a entendu Some Things Happening qui ouvre cet album. 14h24, vous êtes à l'émission avec c l a s s i q u en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 C'est jusqu'à 17h.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 And you, you would be my queen. For nothing could keep us together, but we could be down forever and ever. Just for one day, you, you can be me. And I, I'll drink all the time, those were lovers. And that is the fact. Yes, we're lovers. And that is that. For nothing could keep us together. Though we may be there just for one day. Just for one day, And I, well, I wish I could swim. Like the dolphins, like the dolphins can swim. Oh, nothing will drive them away. Oh, we could b e t h e r e just for one day. We could be heroes forever. What to say? David Bowie avec trois pièces tirées de son album en concert Stage, p en 1977. On vient d'entendre un de ses très nombreux classiques, c'est-à-dire Heroes. C'était précédé de TVC-15 et au début du b l o c on a entendu Hang On To Yourself.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 CO-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 Elton John avec un long medley qu'on retrouve sur son album 11, 1770, qui, tout comme son titre l'indique, a été enregistré en concert à New York le 17 novembre 1970. Au début de la carrière d'Elton John, on vient d'entendre sa reprise de Get Back des Beatles et juste avant, c'était une reprise de My Baby Left Me de Arthur Big Boy c r u d Up. Et au début, on a entendu Burndown The Mission. Qui, à l'origine, clôture l'album Tumbleweed Connection, que Elton était à promouvoir à ce moment-là sur la route à l'automne 1970. Ça, c'est avant qu'il devienne une très grosse vedette, quelques années plus tard, et que ça se gâche complètement pour lui, malheureusement, comme je l'ai déjà dit. Mais en 1970, il faisait de très bonnes choses. C'est après 1975, après l'album Captain Fantastic, que ça s'est gâché vraiment.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 Leonard Skinner, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes de Trois-Rivières, c'est f o u 89 FM.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 you、okay. s k i n e r d s k i n e r d On vient d'entendre trois pièces tirées de l'album One More From The Road, paru en 1976. On vient d'entendre ce qui est leur plus grand classique en carrière, Freebird, précédé de I Ain't One.、Et、au début du bloc, on a entendu Working for MCA. 15h24, vous êtes à l'émission r o c l a s s i c en compagnie d a l a i l e f e v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial 3 pour 1 en concert avec des blocs de 3 pièces par des artistes, des groupes qui sont reconnus pour leur excellence sur scène. On va maintenant prendre un petit virage musical puisqu'on va s'en aller du côté du heavy metal avec la formation américaine Morite Saint. Vous êtes sur les ondes de la station, la seule à diffuser du vrai rock et du m e t a l à Toit-Rivière. C'est fou 89 FM. Will you please? please.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 Venez nous rencontrer au 1275 p a v i o n Albert Dessier de Luc TR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. C'est sans vos oreilles. Here we go, after me! t h e f l e u r Is and it's up, I'm s And up, gonna drag you. I don't plan I'm going on g o i n g alone. I need a rail i k e a top or a barrel. w a l with t e goose t e r I'm b i t t e r and mine is scary. There I go. Ready? s Avec i n t a After Me, The Flood, une pièce tirée de leur album Nod to the Old School, parue en 2001. Et juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées de l'album Saints Will Conquer, qui est parue en 1988, c'est-à-dire les pièces Madhouse et Raising Fear. 15h40, vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial 3 pour un en concert avec des blocs de 3 pièces. Par des artistes, des groupes qui sont reconnus pour leur excellence sur scène. Et justement, on va en avoir un excellent exemple avec une formation tout à fait prodigieuse en spectacle. Aerosmith, vous êtes sur les ondes de la seule station divisée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!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 Got got I got blisters on my sisters! So you like the new shit? You like the old shit? Where were you in 78? Where were you? Magic Mountain, baby. Magic Mountain. Mr. Brad Whitford. What?、I、I'm sensing you got something up your sleeve. Budweiser bottle. Shit, else you got going on? Miss! Avec trois de leurs gros canons des années 70, on vient d'entendre la version spectacle de Last Child qu'on retrouve sur leur album double A Little South of Sanity qui est paru en 1998, tout comme la pièce qui a précédé, c'est-à-dire Back in the Saddle, pièce avec laquelle Aerosmith ont ouvert、euh, la plupart de leurs concerts j u s q u a u début des années 90. Et au début du b l o c on a entendu The Train Kept Rollin, version en spectacle qu'on retrouve sur le disque Classics Live.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 Pour leur excellence sur scène. On va maintenant poursuivre avec trois extraits de ce qui est personnellement mon album en concert préféré à vie. Je parle de Life Killers, d e Queen. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u x 89.1 FM.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 This is called Don't Stop Me Now. Extraits de leur excellent album Life Killer s p a r e en 1979. On vient d'entendre Don't Stop Me Now c'était précédé de Let Me Entertain You. Et au début du b l o g on a entendu la pièce qui o u v r e le disque We Will Rock You. 16h10, Bill, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente. Un spécial 3 pour 1 en concert avec des blocs de 3 pièces par des artistes, des groupes qui sont reconnus pour leur excellence sur scène. Et évidemment, on ne peut pas oublier Kiss. Vous êtes à l'antenne de la seule station qui diffuse du, du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89.FM. D'entendre la pièce Domino, c'est tiré de leur album Alive 3, qui est sorti en 1993, tout comme la pièce précédente Watching You. Et au début du bloc, on a entendu I Stole Your Love, ça, ça vient de l'album Alive 2, qui est paru en 1977. 16h21, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial 3 pour 1 en concert avec des blocs de 3 pièces par des artistes, des groupes qui sont reconnus pour leur excellence sur scène. D'ailleurs, on va en entendre immédiatement un autre exemple. Julius Breeze, vous êtes à l'antenne de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 8 9 FM. from the priest Particulière d'un classique de John Baez. Diamonds and Rust, version spectacle qu'on retrouve sur le coffret 20e anniversaire de l'album British s t e e l qui est paru en 2010. Excellent, excellent coffret.、Euh, tout comme les deux autres pièces qu'on a entendues auparavant, c'est-à-dire The Ripper et Steeler. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, eh bien,、euh, samedi prochain, pour les amateurs de Power Metal, il y a un gros nom du genre qui sera en spectacle à Montréal et, et par la suite à Québec, c'est-à-dire Gamma Ray. Ils seront au Café Campus le samedi 29 janvier avec Eclipse Prophecy et Heroic. Et le lendemain, ils seront à l i m p é r i a l de Québec avec、euh, m e r k a b a et Eternam. Le vendredi 4 février, e l v i t i seront au Cercle de Québec avec Three Inches of Blood et Holy Grail et tout ce beau monde-là sera au National de Montréal le samedi 5. Le même soir que Heart sera à la place des arts. Dimanche 13 février, Raven et la formation francophone Portion 13 seront au Petit Campus. Mardi 22 février, Dyside, b e l、um, f e g o r Blackguard et Nuraxis seront au Café Campus et、euh, le lendemain, ils seront au, à l i m p é r i a l de Québec. Le mercredi, f i n c h r o l l et Antiferum seront à l i m p é r i a l à leur tour.、Euh, Plutôt, s le spectacle, c'est vrai. Le spectacle, c'est une erreur de ma part, je m'excuse. Ils seront、euh, Dye Side au, à l i m p é r i a l de Québec. Le mardi 22, c'est le mercredi qu'ils seront à Montréal puisque le mercredi 23 février, Fintroll et i n t i f e r u m seront à leur tour à l'Impérial. Le jeudi 24, euh, au Métropolis, e n c o r e une fois,、euh, Fintroll et i n t i f e r u m Cradlefield, Nacmistion, Mentorissas seront au Métropolis de Montréal, bien sûr, le dimanche 27 février. Mardi 15 mars, Belle Affiche, r o t t e n Christ, m a l i k e s h Haït et Abigail Williams seront au Petit Campus. c a l m a Warcall et Battle Souls seront à l'Impériale de Québec. Le mercredi 16 mars, le même soir que Buckcherry sera au Metropolis. Dimanche 20 mars, Cataclysm, All Shall Perish et trois autres groupes seront au Club Soda. Le chanteur original de Iron Maiden, Pauliano, sera au Petit Campus le samedi 16 avril, le même soir que Accept et Sabaton seront à l i m p e r i a l de Québec. Et,、euh, Accept sera à son tour、euh, au Club Soda le dimanche 17. Mardi 19 avril, Sepultura, Belfegor, Hate, Keep of Callison, Euraxis et b o n d e d by Blood seront à l i m p é r i a l de Québec. Et le lendemain, le mercredi, ils seront au Club Soda. Le même soir que Rush est au Centre b e l l Lundi 25 avril, Symphony X, Nevermore, Soy Work et deux autres groupes. Ça aussi, c'est une très belle affiche. Ils seront au Metropolis. Et le mardi,、euh, Symphony X sera、euh, par la suite à la salle Albert Rousseau de Québec avec Blackguard. Et finalement,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 On va en entendre un vraiment très gros ici. Motorhead, vous êtes sur les ondes de la seule station. à d i f f u s e r du vrai rock et du métal à t o i r é e a c'est faux, 89 f â m e La pièce Ramones s'est tirée du dernier album、euh, en spectacle、euh, en date du groupe, l'album Better Motorhead than Dead, paru en 2007. Et、euh, juste avant ça, on a entendu deux autres pièces tirées de ce disque, c'est-à-dire Over Top et Love Me Like a Reptile. 16h44, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en compagnie d'Anne l e f f a i r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial 3 pour 1 en concert avec des blocs de 3 à pièce s par des artistes, des groupes qui sont reconnus pour leur excellence sur scène. Dernier groupe e t vraiment un très, un des, des, des meilleurs nouveaux groupes de métal en ce moment en concert et même en studio aussi. Je parle de e p c a c'est ce qu'on écoute tout de suite. s o u s d é j e u n e de la seule station à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est f o u x 89 infâmes. For everybody, this is c h a sing the Dragon. The Dragon. Formation hollandaise e p i c a Ça a é t un bon album, non? Oui. <rire> On vient d'entendre Chasing the Dragon. C'est tiré, bien sûr, de leur album The Classical Conspiracy. Très, très bon album qui est paru en 2008. On a aussi entendu du même disque Quintus et Sensorium. 17h01, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fédibé, l'historien de c e s Fou, pour sa participation à l'émission de cette semaine pour les éphémérides du rock. Les palmarès, e n rappel, vont suivre dans un moment avec Mathieu et Stéphanie.、Euh, ce sera suivi à 20h du retour de mes amis, les lutins de l'enfer pour les amateurs de métal plus extrêmes. Et amateurs de métal, n'oubliez pas non plus l'émission de mon grand ami, le Dr. Pendragon Réanimation. Toujours les mardis à 21h pour une bonne dose comme ça de métal et de monstruosité orale. La semaine prochaine, à Rock c l a s s i q u e j'aurai justement le très grand plaisir d'animer avec le Dr. Pendragon. Donc, attendez-vous à ce que ce soit très rock. Je vais vous présenter, entre autres, au cours de l'émission, un groupe、euh, très, très obscur、euh, du nom de Grail, groupe du début des années 70. Et、euh, je vais aussi vous présenter le dernier album solo des Allemands, Sodom.、Et、évidemment, mon ami Simon f i d b é l'historien de Sifu, o sera là pour vous présenter encore une fois les éphémérides du rock. C'est donc un rendez-vous.